Bonjour à vous tous et qui nous suivez, bienvenue à cette édition en langue française et de la mi-journée à la présentation de Jamalima Yonga. Inosa Bibonima assure la mise en ombre des titres. Plus de 16 000 élèves étaient attendus pour passer l'examen et donner accès à entrer dans l'école d'excellence. Vous avez le sujet dans ce journal. Les 26 adeptes des Ebi. Nguyen ont été libérés mardi après-midi après 10 jours d'incarcération. Ce sera toujours dans notre édition. Et dans la page parlez moi rassurez nous allons vous parler qu'une personne doit comprendre que ce qu'elle a vécu dans le passé douloureux a aussi été chez une autre personne. Et voilà pour les titres. Encore une fois, bonjour et bienvenue. <musique> Ouvrons cette édition par la page éducation. Plus de 16 000 élèves étaient attendus au niveau national ce mercredi pour passer l'examen donnant accès à d'entrée à l'école d'excellence. de Boujoumboura, le lancement officiel a eu lieu à l'école SOS par le secrétaire permanent le ministère de l'Éducation, Frédéric Bangirinama. Il précise que la surveillance a été faite par plus de 300 enseignants. Suivez Frédéric Bangirinama. Aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique organise un concours d'entrée dans les écoles d'excellence qui sont éparpillées dans les cinq régions de notre pays, à Makamba, à Gitegam, à Rusengo, à Mousseni, et ici à Bujumbura, ex-aîné d'Ongagara. Les candidats qui participent à ce concours, ce sont les trois premiers de chaque classe. Et nous tenons à informer que pour une école qui possède A et B, cette école présente six candidats. Les trois premiers, alors, ont été appelés, ils ont été inscrits. Finalement, aujourd'hui, ils sont en train de faire ce concours. Nous attendons une participation de 16 032 élèves qui ont été parmi les trois premiers et sont en train de passer le concours dans les 119 communes de notre pays et sont en train d'être surveillés par trois. 145 enseignants qui ont été choisis dans toutes les communes de notre pays. À la fin de cet examen, à la fin de la correction, les résultats seront portés à la connaissance de ces élèves, et de leurs parents, pour que chaque école d'excellence puisse accueillir deux classes parallèles, ces 60 élèves, à réseau de 30 élèves par classe. Frédéric Bangirinama il est le secrétaire permanent au ministère de l'éducation et à mérite toujours cet examen a eu lieu dans trois centres, en commune Moukaza au, au lycée de Soe, et en commune Convivialité au lycée de la Convivialité au lycée de la Convivialité l'effectif attendu des élèves était 223 parmi eux 153 ont été présentés à cet examen, l'effectif total et des écoles était de 35 et 17 sont les écoles publiques et 24 sont les privées. Les deux de ces dernières ne sont pas représentées pour des raisons non justifiées. Quant, au, quant à la commune de la Angoua, le nombre attendu était de 517, mais les élèves qui ont passé l'examen étaient de 532. Continuons sur le journal de, page de justice. 26 adeptes de Zébing et ont été libérés dans l'après-midi de ce mardi. Le gouvernement de Kirundo, qui a animé la réunion de moralisation à l'endroit, nous a signalé qu'il a donné le dossier au procureur pour, avoir, pour voir ce que dit la loi afin qu'il soit libéré après 10 jours d'incarcération au cachot du parquet de Kirundo. 19 parmi eux considérés comme adultes ont été infligés de 100 000 francs bondés d'amende qu'ils doit verser sur le compte de l'OBR. Cette autorité déclare qu'il ne permettra pas d'un tout groupe, que ce soit, qui ferait une ou une autre activité sans permission, s'occuper de générer des groupes. Des malfaiteurs comme ça a été le cas pour un groupe de sept personnes qui viennent d'être appréhendées en commune d'Obussoni et qui ont été condamnés comme quoi ils voulaient rejoindre des rebelles. Continuons ce journal. Et Toujours euh, page pages société, certains autochtones demandent d'avoir des terres cultivables ainsi que d'être appuyés en ce qui est des métiers. Et lundi, ce mardi, dans la capitale de Guité, lors de la célébration de la Journée mondiale des peuples autochtones, le vice-président qui a présenté le gouvernement dans ses cérémonies a indiqué que les terrains de l'État non exploités seront donnés à la population, y compris les batois. Le point avec Arthur Cavabouchi. Certains autochtones qui étaient présents dans ces cérémonies et qui se sont exprimés au micro de la radio Sanganiro sont venus des provinces de Gitega, Kayanza et Mungaro. Ils indiquaient que même si aujourd'hui il y a un pas franchi, ils ont encore besoin des terres cultivables comme l'indique cet homme. Aujourd'hui, le pas franchi est satisfaisant. Mais il y a encore à faire comme ce qui devrait nous développer et devenir comme les autres, notamment les métiers, les écoles et les terres cultivables où on peut cultiver le manioc, le haricot, la banane et le maïs. À côté de ce manque de terre ils ont également besoin de la toiture et de la nourriture, comme le dit cette femme. Ce que nous demandons, nous les autochtones, Ce sont les tôles, les uniformes pour les enfants et la nourriture. Le vice-président de la République qui a représenté le gouvernement dans ces cérémonies Prosper Bazombanza a fait savoir que là où il y a des terres de l'État non exploitées, ils seront donnés à la population, y compris les Batois. La loi est claire. Que tu sois toi ou un autre qui visiblement n'a pas de à cultiver et à bâtir, c'est votre responsabilité en tant que gouverneur administrateur. Faites une liste et l'envoyez au ministère de l'environnement, l'agriculture et l'élevage pour que chaque citoyen ait un terrain à cultiver, récolter, nourrir la famille et vendre le surplus. Cette journée mondiale des peuples autochtones a été adoptée par le Conseil des Nations Unies le 23 décembre 2014. Vous n'avez pas eu Sanganilo Vous ratez l'essentiel. Radio-Sangani, s'engage passé de 5 minutes une nouvelle société dénommée Gaz Petroleum Group Africa Limited de Burundi SA a filmé très prête à importer des produits pétroliers chiffrés à 12 millions de litres par mois, selon Nico Bami connu aussi sous l'honneur de Pastel Abima, la vice-président de cette société. Il représentante à l'égard de la dite société au Burundi déclare que Gaz and Petroleum n'aura pas besoin de devises de la banque centrale. Cette société implantée à Dar es Salaam en Tanzanie n'attend qu'une lettre de crédit pour faire entrer 100 camions et, et, et, et, et citernes par jour. Suivez-le au micro de Mireille Kanyang. Il nous manque seulement que nos clients, les distributeurs agréés ou les affaires, il nous manque qu'ils puissent avoir et le soutien du gouvernement parce que devoir commercialiser du Karibira, ça coûte énormément fou. Ils ont un peu d'argent burundais parce que nous on va vendre et on va vendre avec la monnaie burundaise. Nos produits pétroliers vont venir de la source jusqu'à Kobero, vendus à la monnaie internationale, le dollar. Mais lorsque nos produits vont franchir La frontière de Kobéon, la roi burundaise, exige la transaction en monnaie locale. Donc, pour nous, devoir vendre nos produits du Calibira, essence et mazout, et autres, en frais Donc, nous sommes prêts. Du Kalibira, 12 millions litres se trouvent à Dar esra, à un dépôt. Nous l'avons montré. Notre président, Ndougou et Ibrahim, Touya Hikayo Burime, habite Salaam, il est prêt à devoir charger lorsque la lettre de crédit tombe sur ses mains. Si je vous comprends bien, votre société n'aura pas besoin de recourir à la Banque centrale pour quelque devise que ce soit. Je vous assure, Dieu nous a donné un pays dont les potentialités sont énormes. Par exemple, je suis à Bujumbura, j'achète des avocats, j'achète des Ipiripiri, je m'en vais avec... À Darresra, je lève à des shillings. Directement, je vais à la banque, ils vont échanger mes shillings en dollars. Si vous me posez la question, où est-ce que vous allez avoir des dollars Mais il y a du café, si on va négocier avec le gouvernement, il y a du thé, il y a ressources. sous que nous travaillons avec le gouvernement dans la norme de la roi. Parce que nos produits, avant de les offrir à nos clients, Nous devons d'abord payer les taxes et impôts. Le prix de vos produits pétroliers sera plus bas par rapport au, à la structure des prix euh, officiels. On connaît les prix du gouvernement, on allie et on travaille aussi sur la structure du gouvernement. Ce que je vous dis, nos prix à nous, Gaz et Petroleum Group Africa Limited, ça, est beaucoup moins supérieur au prix du gouvernement sommes toujours dans le domaine du commerce mais nous nous rendons dans la province d'Obururi où on nous parle de flamber des prix de certains dans les alimentaires au marché d'Obururi où un kilo de grains. de maïs s'achète aujourd'hui à un prix variant entre 1600 et 1700 francs burundais alors que le mois écoulé s'achetait entre 1400 et 1500 francs burundais. L'olico souvent entre 1 300 et 1 600, alors qu'il s'achetait entre 1200 et 1300 francs burundais. Et le riz s'achète aujourd'hui à 3000 francs le kilo, alors qu'il n'avait jamais dépassé 2800 francs burundais. La récolte n'a pas été bonne et surtout pour la saison B chez certains agriculteurs suite aux perturbations climatiques. Le bureau provincial en charge de l'agriculture à Bururi appelle les agriculteurs à continuer à exploiter les marais et à se préparer pour la prochaine saison culturelle A. Page éduc éducation dans la province d'Ongozi, on parle des grognes de certains parents ayant des élèves qui ont échoué dans certaines écoles fondamentales des chefs-lieux de la province d'Ongozi. Ces derniers déplorent que pour avoir une place de redoublement, leurs enfants sont obligés de se présenter dans les travaux d'assainissement des rigoles et des caniveaux d'un Un beau bout d'autant le directeur communal et de l'éducation parlait plutôt des travaux des camps de travail habituels. Et le point avec Apolline Mozagar Ces parents qui grognent déplorent le fait que lorsqu'ils se rendent à certains de ces établissements à la recherche de places de redoublement, certains directeurs exigent un document attestant que leurs enfants participent aux travaux en cours destinés aux élèves en vacances. Ces élèves, principalement des écoles fondamentales Ngozi 1, Ngozi 4. Et autres se présentent le matin pour la réhabilitation et assainissement des caniveaux et rigoles dans les quartiers Viegua, route menant vers la zone Mivo et ailleurs. D'après ses parents et enfants, certains de ses parents disent avoir envoyé ses enfants de peur de ne pas avoir ses places de redoublons. Et Frasim directeur communal de l'éducation Angozi, parle de simples activités de camps de travail de tous les étés qui ne sont pas d'ailleurs destinés, selon elle, aux seuls élèves d'Angozi ayant réussi ou éduqué. Cette autorité indique que ces travaux des camps de travail régis par une ordonnance du ministère de l'Intérieur vont durer deux semaines et se clôture sur vendredi en Goz. Donc aussi, Mouzagara, Radio Sanganil. Merci à Apolline Mozagara. On continue. Une personne doit comprendre que ce qu'elle a vécu dans le passé douloureux a aussi été une notre Même dans, autre, dans un autre pays, l'expert en justice et le professeur d'université Jean Bosco Harimana indique que cela facilite à savoir ce qu'une personne doit communiquer sur le passé non partagé. Suivez le professeur Jean Bosco Harimana qui sera l'invité du journal. Il serait important d'éviter de parler, de diaboliser les groupes, de généraliser ce qui s'est passé. C'est-à-dire de faire porter la responsabilité à un groupe de gens. Par groupe de gens, je veux dire groupe ethnique, groupe régional, géographique, religieuse, raciale. Donc d'emblée, il est très important d'adopter une stratégie qui privilégie le juste milieu. Ne pas éviter de dire la vérité, mais non plus éviter de diaboliser les autres, de créer des ennemis de masse. Nous sommes bornés dans notre façon de comprendre ce qui s'est passé et ce qui s'est passé sur notre colline, dans notre village, dans notre commune, dans notre col, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé. Il y a d'autres événements malheureux, douloureux, qui se sont passés ailleurs et il est important donc de comprendre que quand nous parlons, quand nous nous exprimons sur des faits qui divergent, polarisent la société, que C'est juste notre vérité à nous. Ce n'est pas la vérité que nous devrions imposer aux autres. À la source, interview. L'expert en justice et transitionnel, le professeur Jean-Bosco a interpelle les autorités à prendre les devants dans la sensibilisation de la communication. Ne renforcez pas les divisions. Dans le cas contraire, c'est la création d'ennemis pour aller jusqu'aux tensions entre les groupes. L'invité du journal est professeur Jean-Bosco Arimana. Il répond aux questions d'Ornera Muchu. Professeur Jean-Bosco Arimana, bonjour. Bonjour. Nous allons parler sur la communication du passé non partagé. Qu'est-ce qu'une personne doit communiquer sur des faits ou des opinions Il est difficile de déterminer ce qu'une personne doit communiquer sur une passé qui provoque des divergences d'opinion. Mais d'emblée, il est très important de prendre conscience de la valeur de ce qu'on dit et des conséquences plausibles. Et comment se rassurer que cette communication ne renforce pas la polarisation sociale Alors, généralement, nous sommes limités dans notre compréhension de ce qui s'est passé en termes non seulement d'ampleur, mais aussi de portée. Souvent, nous connaissons ce qui s'est passé chez nous, sur notre colline, dans notre village. C'est ce que nous appelons généralement Une vérité bornée, une information bornée. Alors, les grands acteurs, notamment les États, les ONG, les organisations de la société civile, les églises, les médias, doivent faire un grand travail, c'est-à-dire d'injecter dans l'opinion les versions divergentes pour que euh, ces personnes du village X de la colline Y comprennent que ce qui s'est passé chez eux, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé dans le pays et donc que euh, leur souffrance n'est pas seulement à eux que d'autres groupes à d'autres périodes ont souffert aussi et donc avoir l'amabilité d'écouter, développer la capacité d'écoute Et la flexibilité de comprendre. Alors, comment sont maîtrisés au moment où un groupe de gens ou un individu se considère comme victime de violences euh, passées Il faut utiliser un langage doux. Il faut éviter de généraliser, sur-généraliser. Ensuite, faire confiance dans les organes qui gèrent le processus en cours. Dans la mesure du possible. Dans le cas contraire, quels sont les défis euh, qui peuvent s'opposer à la communication sur le passé conflictuel entre deux ou plusieurs groupes Eh bien, c'est la création des ennemis. On stéréotype l'autre groupe. Ça perpétue le conflit au lieu de le résoudre. Quand vous écoutez euh, des personnes dans le passé, il y en a qui vous disent « moi, je ne savais pas que... » Tel groupe peut être aussi humain, peut faire ceci cela. Et donc, il y a risque de radicalisation et de rigidisation, si je puis dire, des limites qui a consolidé, qui a créé une situation propice pour l'éclatement dans notre conflit. Professeur Jean Bosco Redima, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Actualité. International. Actualité internationale au Kenya. Les électeurs étaient appelés hier à désigner non seulement leur nouveau président, mais aussi leurs élus locaux, députés, gouverneurs et sénateurs. L Élection générale au Kenya, une journée de vote calme dans l'ensemble. La compilation des résultats est désormais en cours. La commission électorale a appelé les Kenyans à la patience. Quant au puissant Conseil national des églises au Kenya, il appelle tous les candidats à accepter la volonté du peuple et encourage ceux qui ne seraient pas satisfaits des résultats à recourir à la justice plutôt qu'à la violence. Selon le journal de East African, pour sa part... Plusieurs problèmes techniques ont émaillé le scrutin. Certains électeurs ont subi des retards avant de déposer leur bulletin de vote, tandis que d'autres ont été refoulés après que les kits du Kenya, Integrated Elections Management System, n'ont pas réussi à relever leurs empreintes digitales. C'est le cas notamment de plusieurs personnes âgées pour lesquelles le système n'a pas fonctionné. Voilà, fin de ce journal et merci de l'avoir suivi. Merci à Inosabi Moniwana pour la collaboration technique. Jean-Marie Mayonga était à la présentation. Je vous ai de passer un bon après-midi chez vous. Au revoir.